Les passagers à destination du paradis Sans prier de bien vouloir se préparer Embarquement immédiat, merci le pa nou mesjer ja se die plaas Oh yeah.